いい c classique. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les cinq prochaines heures. Comme toujours, je, vous, je vais vous présenter à peu près tous les styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière r c l a s s i q u e On va entendre du rock progressif, du rock psychédélique, du hard rock, du blues rock, du folk rock, du rock FM, du southern rock, du glitter rock, du boogie, ainsi qu'un peu de métal vers la fin. En fait, la dernière heure de l'émission va être très métal. On va entendre, entre autres, cet après-midi, des artistes des groupes comme Humble Pie... Deep Purple, Grand Funk Railroad, Mount Rose, Jethro t u l l Robert Plant, Kiss, Heart, Fog Hat, Blue Oyster Cult et Black Sabbath. Je vais aussi vous présenter le huitième chapitre de la discographie complète de ACDC, le premier album qu'ils ont enregistré avec Brian Johnson et qui est sans doute leur plus grand classique, Back in Black de 1980. Je vais vous présenter les récents albums de Three Inches of Blood, The Ocean et Elvite. Je vais d'ailleurs vous parler. Je vais vous parler aussi du concert que Elvite ont donné la semaine dernière à Québec avec Mona Marth. Et à travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe de hard rock américain très obscur du début des années 70 qui portait le nom de Highway Robbery et qui ont sorti un seul album en 1972. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute en force avec trois gros canons. Dans un moment, on va entendre Jimi Hendrix et l e s Doors. Mais tout de suite, on écoute David Bowie. サービス f r i d a y on my mind à de la du vrai Rock à、の最高の e 高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の r 高の最高の最高の最高の最 e の最高の最高の最高の最高の最高 d 最高の最高の最高の Drag once more, t h e r e was nothing else that bugs me more than working for the rich man.、Hey, I l l c h a n g e that scene one day. Today, I might be mad. Tomorrow. Dimension or a classic, just a dish, p e o p l e are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're s t r a n g e Faces come out of the rain when you're s t r a n g e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 ドラム・モーリソン・アンド・ドラス、Strange の2つのアでドラ Strange Days Paru en 1967. Juste avant ça, on a entendu Jimi Hendrix avec Dolly Dagger, une pièce qui devait faire l'objet de 45 tours, mais on s'est r é v i s é à la dernière minute et、euh, ça devait faire partie du dernier album que Jimi Hendrix a enregistré First Rays of the New Rising Sun de 1970. Au début du b l o c on a entendu David Bowie avec Friday on My Mind, une pièce qu'on retrouve sur l'album Pin-Ups de 1973, une reprise des Easy Beats dont faisait partie g e o r g e Young, Le grand frère de Malcolm et Angus Young de ACDC. Vous êtes à l'émission Classique u n c o n v a g n i e d a l l e r l e f a i r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans, une, dans un moment, on va entendre April Wine et Blood, Sweat and Tears. Mais tout de suite, on écoute Jethro Tall, Love Story. À l'antenne de la Radio Campus, la station des w é l o m a n est la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM! Sitting still without a rustic spoon. Now come on, people, live with me where the light has never shone. And my hornets flock like hummingbirds speaking in a foreign tongue. This is my life, this is my life, this is my life, my life. This is my life, this is my life, i s is, is my life, my life. Bye. « Blood Sweat and Tears avec « Go Down Gambling, s e s t tiré de leur quatrième album, tout simplement intitulé Far, paru en 1971. Juste avant ça, on a entendu April Wine avec Bad Side of the Moon, une reprise de Elton John qu'on retrouve sur l'album On Record de 1974. Et au début du blog, on a entendu Jeff Rotall avec Love Story, s e s t tiré de leur excellent album présenté dans une très très belle pochette, Living in the Past, paru aussi en 1972. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec du matériel un peu plus musclé. Dans quelques minutes, on va entendre Uriah Heep et Blue Oyster Cult. Mais tout de suite, on écoute Black Sabbath à l'antenne de la Radio Campus. La station des vénements est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux. 89 FM. Salva, Apocalypse Nightclub. Ils ont tous gagné les mardis de la relève du Gambrinus. Tous les mardis de 21h, viens découvrir des groupes qui ont du talent. De nombreux prix de présence. Les gagnants de cette 13e édition mériteront plus de 10 000 en prix, dont une séance d'enregistrement en studio et la diffusion de leurs chansons sur les ondes de Sifu 89 FM. Les mardis de la relève du Gambrinus, une collaboration musique Daniel Côté, studio v o x t o n e La b a r i q e et studio Newton. Les mardis de la relève du Gambrinus,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 Archambault et archambault.ca, la culture du divertissement. Mathieu,、euh, petite question. Tu es juste moi ou tu travailles sur des choses de plus en plus ridicules à chaque fois que je passe te voir? b e n là, t as le droit de pas aimer ça, mais un peu de respect quand même, c'est ma passion, bricoler. Ouais, excuse. Fait que c'est supposé être quoi exactement?、Hey, c'est clairement le simulateur devant l'oiseau, dis-moi pas que tu vois pas ça.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 Avec la version spectacle de Dominance and Submission qu'on retrouve sur l'album e x t r a t r r e s t r i l i v e paru en 1982. Juste avant ça, on a entendu Uriah e e p avec la pièce titre de leur excellent troisième album Look at Yourself de 1971. Et au début du bloc, on a entendu Black Sabbath avec la pièce titre de l'album Never Say Die, le dernier disque qu'ils ont enregistré avec Ozzy Osbourne en 1978. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre Fog Hat et les Canadiens Coney H. Mais tout de suite, on écoute Soundgarden Spoonman sur les ondes de la Radio Campus. La station des Bellomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u x 89.1 FM. Avec leur excellente reprise I Just Want to Make Love to You, une pièce qui ouvre leur premier très bon album homonyme paru en 1972. Juste avant ça, on a entendu Coney Hatch avec Monkey Bars, c'est tiré de leur premier album homonyme paru en 1982. Et au début du bloc, on a entendu Soundgarden avec Spoonman, un classique tiré du non moins classique album Super Unknown de 1994. Vous êtes à l'émission A Classique, un compagnon d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter mon groupe obscur de la semaine, un trio américain du début des années 70 du nom de Highway Robbery. D'ici là, on va poursuivre avec un peu de hard rock, avec notamment les formations Heart et Kiss. Mais tout de suite! Er、es 89FM! Vous e n e z i r v i v r e une expérience personnalisée avec une équipe dynamique et avide d'émotions fortes. Parachutisme Adrénaline, situé à l'aéroport de Trois-Rivières, vous permettra de faire le grand saut. On vous attend au www.paradrénaline.ca. Pour plus d'informations, un h u p a r a c h u t e Profitez de notre spécial à d e u dollars pour tout le mois de mai. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école.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 Les mardis de la relève du c a m b r i l u s un événement en production Joshua et Sifu 891. Vous voulez annoncer sur les ondes de Sifu et vous ne savez pas comment Appelez-moi François-Olivier Marchand au 376-5184-POSTE 3 ou écrivez-moi à dpsifu à commercial-uqtr.ca. Pour une publicité censée, a p r i x ridicule. N'hésitez plus. C'est f o u c s s t comme faire une course avec un an. T'es c, c, c, c, c, c, c e t sûr de gagner. Caca Captain. Avec la pièce titre de l'album Psycho Circus de 1998, le dernier album qu'ils ont enregistré avec Ace Relay. Juste avant ça, on a entendu Heart avec la pièce titre de l'album Heartless de 1978.、Et、au début du bloc, on a entendu Foreigner avec la pièce At War with the World. C'est tiré de leur premier album homonyme paru en 1977. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de mon groupe obscur de la semaine. Il s'agit d'un trio américain du début des années 70 du nom de Highway Robbery et qui a enregistré un seul et unique album en 1972 intitulé For Love or Money, paru sur l'étiquette RCA Victor, un disque ultra rare. Le groupe faisait dans le hard rock pur et dur. Il était composé du chantier Et batteur Don Francisco, le bassiste John Livingston t u n i s o n Four et le guitariste leader, cerveau et compositeur du groupe Michael Stevens qui a été、euh, très impressionné par Grand Fong et par leur musique. Le Moins qu'on puisse dire, c'est Kyrie Robbery était tout à fait dans la même veine musicale. Que Grand Funk. Michael Stevens avait aussi apparemment une espèce de fixation pour la culture amérindienne,、euh, une fixation qui agissait comme agent motivateur, mais qui ne se détecte pas à prime abord dans les musiques du groupe. Highway Robbery faisait、euh, du matériel assez musclé et extrême pour l'époque,、euh, ce qui a rebuté le public en général en dehors de la scène hard rock, mais qui a fait、euh, suffisamment impression euh, sur euh, les impresarios de Earth, Wind and Fire. Pour qu'ils aient décidé de s'occuper d'eux et de les faire signer avec RCA Victor. For Love or Money, c'est un album qui est très apprécié et très bien coté chez les connaisseurs, les amateurs de rock du début des années 70. Ceux qui aiment des groupes comme Grand Funk Railroad, Cactus,、euh, les M-Boy d u k e s de Ten Hougen ou Budgie,、euh, on pourrait appeler ça du proto-metal. Ils devraient apprécier ce que、euh, Highway Robbery faisait. Le disque a été enregistré sous la supervision. De l'ingénieur、euh, du son de Crosby s t i l l s Nash Young, Bill Haverson, qui a mis un soin particulier aux harmonies vocales du trio. On va le voir、euh, tout de suite puisqu'on va aller écouter trois excellents extraits de cet album obscur de Highway Robbery à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes et le seul et diffusé du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM! Rock Classic jusqu'à 17h. Formation de hard rock américain très obscure du début des années 70, le trio Highway Robbery. On vient d'entendre、euh, trois pièces tirées de leur seul et unique album de 1972, intitulé For Love or Money. On vient d'entendre la pièce Promotion Man, qui est、euh, la plus longue du disque et c'est un des sommets du groupe, à mon avis. Et c'est probablement leur pièce la plus candide, en tout cas. Juste avant ça, on a entendu、euh, la pièce Lazy Man, un des meilleurs、euh, riffs du disque. Et au début,、euh, au début du bloc, on a entendu Fifteen,、euh, pièce qui fait référence à l'âge à laquelle、euh, le guitariste、euh, Michael Stevens est rendu compte que ses aînés n'étaient peut-être pas aussi futés qu'ils le croyaient auparavant. L'album n'a pas marché et, euh, les, euh, gérants du groupe, e、euh, t les tickets de disques,、euh, les a laissés tomber.、Euh, le batteur et chanteur、euh, Don Fernando,、euh, a quitté, h、euh, i g h w a y Robbery. Il a rejoint le groupe Waku, un groupe qui mettait en vedette,、euh, le chanteur original de Steely Dan,、euh, David Palmer. Le guitariste Michael Stevens, lui, s'est joint à la formation t l e e Avec laquelle il a enregistré deux albums en 1973 et 1975, deux albums qui n'ont pas connu non plus de retentissement. Voilà pour cette petite présentation de Highway Robbery. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur, celui-là des années 90, un groupe du nom de Mind Funk. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va rester dans la même veine、euh, hard rock du début des années 70. Dans un moment, on va entendre Cactus. On va aussi entendre Deep Purple. Mais tout de suite, on va poursuivre avec le groupe qui a inspiré notre groupe obscur de cette semaine, Highway Robbery.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 La culture du divertissement. Je viens directement du Japon pour manger les meilleurs sushis du monde, ceux du Yuzu Sushi. Je vais sur le www.yuzu.ca et j'obtiens gratuitement la promotion d'un ozomaki au tilapia, 6 morceaux avec tout achat de 10 dollars et plus. Nouvellement implanté à Trois-Rivières, situé au 4825 Boulevard des Forges, à côté des rivières, je peux boire de l'alcool et déguster mes sushis favoris dans un endroit chic et de bon goût. Il y a aussi une promotion pour les étudiants. d e s sushis seulement à un dollar, sur présentation de la carte étudiante tous les jours de la semaine. C'est formidable. C'est Yuzu Sushi, 4825 Boulevard des Forges. 一次 for t r o u b l e Avec Lady Double d e a l e r c e t tiré de leur album Stormbringer de 1974. Juste avant ça, on a entendu Cactus avec Parchment Farm, une pièce qu'on retrouve sur leur premier très bon disque homonyme, paru en 1970. Et au début du bloc, on a entendu Grand Funk Railroad avec Good and Evil, une pièce tirée de l'album All the Girls in the World Beware de 1974. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre dans cette veine hard rock. Dans un moment, on va entendre Van Halen et Kansas. Mais tout de suite, on écoute Montrose, Bad Motor Scooter, à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélamanes, et la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM! Kid is into l o s i n g sleep, and he don't come home. Avec la pièce Belexus, c'est tiré de leur excellent premier album homonyme. Paru en 1974, juste avant ça, on a entendu Van Halen avec In the Cradle Will Rock, la pièce qui ouvre leur troisième album Women and Children First, paru en 1980. Et au début du bloc, on a entendu un des premiers groupes Hard Rock US à avoir vraiment laissé sa marque. Montrose avec Bad Motor Scooters, e s t tiré de leur très bon premier disque homonyme, un véritable classique, paru en 1973. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans ce moment, on va entendre un extrait du tout nouvel album de Rat Infestation, mais tout de suite. On écoute un extrait du dernier album de Cheat Trick, Miss Tomorrow, à l'antenne de la Radio Campus, la station d é s Bélomanes et le seul à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. シファンのファンのファンフェンのファンのファンン They froze to the bone. Call, your lips were like kissing stone. Love, you said that love is all you need. Call, you taught the b e a t l e s let it bleed.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 Musique Daniel Côté, 1645 Royal, Trois-Rivières. Vous êtes a s s e z Fou, 89.1. La nouvelle génération. Vous êtes à s e s Fou, c'est Fou. Robert Plant avec Calling to You, la pièce qui ouvre son album Fate of Nations, paru en 1993. Juste avant ça, on a entendu Rat avec une nouvelle pièce. Best of Me, c'est tiré de leur tout nouvel album Infestation, qui est paru il y a quelques semaines. Et au début du bloc, on a entendu Cheap Trick avec Mr. Morris, c'est tiré de leur dernier album The Latest, qui est paru à l'été 2009. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefer, une émission en diamant consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans le prochain bloc, on va entendre entre autres la musique des Groundhogs. On va aussi entendre、euh, un homme qui a beaucoup, beaucoup eu d'influence sur Robert Plant. Je parle de Steve Marriott et son groupe Humble Pie. On va entendre、euh, un de ses classiques, un classique, Stone Cold Fever. Mais tout de suite, on va poursuivre avec、euh, la musique d'un homme qui a bien failli être le chanteur de Led Zeppelin à la fin des années 60. Terry Reid, sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o m e n t e s est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 8 9 FM! 確か時 Groundhogs avec Earth is not room enough. La pièce qui ouvre leur album, Who Will Save the World? The Mighty Groundhog de 1972. Ça faisait genre 9 e u f ans que j'avais pas fait jouer du Groundhogs avec c l a s s i q u e Je vais sûrement remédier à la chose dans les prochaines semaines. C'est bon du Groundhogs. Juste avant ça, on a entendu Humble Pie avec Stone Cold Fever, un classique qui nous vient le, du très bon album. Rock On, par e x e m p l n 1971, Steve Marriott, le chanteur d'Humble Pie, a eu beaucoup, beaucoup d'impact, beaucoup influencé Robert Plant. On le reconnaît, surtout avec son travail avec、euh, Les Small Faces. Au début du b l o c on a entendu Terry Reid avec Speak Now or Forever, Hold Your Peace, une pièce qui a été reprise. Quelques années plus tard,、euh, par Cheap Tricks u r leur premier al album homonyme en 1977. C'était tiré du euh, disque euh, homonyme de Terry Reid paru en 1969. Terry Reid qui a failli, il a bien failli être le, le chanteur de Led Zeppelin puisque Jimmy Page était allé le voir pour、euh, qu'il devienne le chanteur de son nouveau groupe. Mais Terry Reid a refusé tout simplement parce que sa carrière solo、euh, s'annonçait bien.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 This is Janita Hahn from the group Babe Ruth, and you're listening to Rock Classique with Alain Lefebvre on CFOU 891 FM.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 オペフ、オープンスペアリーンスカイ、サージ、ainsi que beaucoup d'autres de、慣 l てるファナル、の範囲は 19h、その上でセフウ 89.1 Genesis avec la très belle pièce instrumentale After the Ordeal, s e s t tiré e d'un de leurs chefs-d'œuvre, l'album Selling England by the Pound, paru en 1973. Juste avant ça, on a entendu Babe Ruth avec The Runaways, une très belle pièce tirée de leur premier album classique First Bass, paru en 1973. Et au début du bloc, on a entendu les Canadiens Max Webster avec Gravity, s e s t tiré de leur album High Class on Borrowed Shoes.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 Une section balado-diffusion, si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission n'importe quand dans la semaine. Et il y a aussi une section nouveauté dans laquelle il y a à peu près 75, 75 critiques de disques qui sont s o r t i s depuis un an. C'est relié directement à mon blog. Ceux qui recherchent des suggestions d'albums à se procurer vont y trouver des choses qui vont assurément les intéresser. Encore une fois, le site se trouve au w w w r o c k c l a s s i q u e n e t Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter le huitième chapitre de la série consacrée à ICDC, l'or p u r u l a n t classique Back in Black. Pour le moment, on va poursuivre avec un peu de rock progressif encore. Dans ce moment, on va entendre les Californiens de Big Elf qui vont ouvrir pour le concert de Porcupine Tree le jeudi prochain à Québec et vendredi à Montréal. Porcupine Tree qu'on écoute tout de suite.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 En Mauricie, tout le monde a son rôle à jouer pour la persévérance et la réussite scolaire. Soyonscompères.com. C'est fou. Dans vos oreilles. Dans vos oreilles. 89 000 000 000 000 000 000 n m e Sur le net, au c e f o u c a <rire> again t u o r s californien, Big Elf avec la très belle pièce The Game tirée de leur dernier album studio Cheat the Gallows, très bon disque paru à l'automne 2008 et qui a été、euh, choisi par le magazine britannique Classic Rock comme un, des, un de leurs meilleurs albums à avoir marqué l'année 2009. Big Elf qui va ouvrir pour Porcupine Tree jeudi prochain au Capitole de Québec. Un spectacle à guichet fermé.、Euh, toutefois, il reste quelques billets pour le concert de vendredi prochain à la place des arts. L'année dernière, ils avaient affiché、euh, complet au Metropolis. Cette fois-là, il reste quelques billets, semble-t-il, pour la place des arts. Justement, Begelf, on a justement entendu p o n c u p i n e Tree avec Gravity Highlids étiré、euh, du disque i Nabsentia. De 2002, j'avais assisté au concert de la tournée In Absentia en juillet 2003 au Medley en première partie de Opeth. Ils avaient interprété cette pièce,、euh, Gravity Eyelids,、euh, entre autres. Ça avait été une magnifique soirée. Porcupine Tree qui offre un spectacle très visuel,、euh, multimédia. Je suis absolument convaincu que les concerts de jeudi et vendredi prochain s seront aussi mémorables. Vous êtes à l'émission A c l a s s i q u en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. C'est maintenant venu le temps de vous présenter le petit segment de l'émission c o n s a c r é à la discographie complète d'ACDC. Cette semaine, on en est au huitième chapitre et à leur album le plus marquant en carrière, un, un des plus grands classiques de toute l'histoire du rock. L'album Back in Black est sorti il y a 30 ans. à l'été 1980 et qui a bouleversé le monde du rock parce qu'en 1980, en effet, ça n'allait pas très bien dans le rock, euh, que le rock avait été beaucoup dilué dans les années、euh, précédentes avec、euh, La disparition, il y a eu la disparition des premiers、euh, grands groupes comme Deep Purple et Led Zeppelin. Led Zeppelin, d'ailleurs, qui est mort、euh, définitivement cet automne-là, en 1980. Et ça, c'est sans compter les difficultés majeures qu'éprouvaient、euh, Kiss et Aerosmith à ce moment-là. La fin des années 70, ça a aussi vu l'apparition、euh, de groupes formatés pour la radio commerciale. Des groupes、euh, peu intéressants comme R.E.O. Speedwagon, Styx, Toto, Lover Boy et Meat Loaf,、euh, le rock s'était beaucoup adouci et dilué à la fin des années 70. C'était transformé en quelque chose de fade et d'ennuyant. Et ça, c'est sans parler de la New Wave qui polluait les ondes des stations rock à la fin des années 70, début 80. Ils vendaient beaucoup moins de disques à ce moment-là et c'est tout à fait compréhensible parce que ce qui sortait était tout simplement plate et inintéressant en majorité. Heureusement, ça bouillonnait dans l'underground, notamment en Angleterre. On commençait à avoir des Ferler la vague de métal britannique et sur la côte ouest des États-Unis,、euh, ça, ça commençait à bouillonner aussi, mais ça allait prendre un bout de temps avant que ça explose vraiment. À part ça, Van Halen, à part Van Halen、euh, ça manquait、euh, beaucoup de grosses pointures dans les l i g u e s majeures du rock. Quand ACDC est arrivé avec Back and Black, ça a apporté un vent de fraîcheur et de sang neuf. d o n t le mouvement avait extrêmement besoin. Enfin, un groupe qui faisait du vrai rock très simple et direct et qui venait insuffler une bonne dose d'énergie avec une nouvelle génération comme ça. Avec le décès de Bond Scott au début des, des années 80, de l'année 1 9 8 1 en février, on aurait pu s'attendre à ce que le groupe soit déstabilisé et démoralisé. Mais au contraire,、euh, c'est une épreuve qui a donné un boost de créativité incroyable et qui a canalisé、euh, l'énergie des CDC de façon stupéfiante. Pour prendre la place de Bond, ils sont allés chercher Brian Johnson, un chanteur tout à fait différent de leur chanteur original, un homme expérimenté. relativement âgé, si on tient compte qu'il allait avoir 33 ans, le même âge que b o n Scott avait à son décès. Néanmoins,、euh, Angus et、euh, Malcolm Young ont vu en lui la voix DCDC, une voix qui rappelait le, qui rappelait un peu celle de Dan McCaffrey de Nazareth, et ils en ont fait leur nouveau vocaliste. L'album qui a suivi l'arrivée de Brian n'est rien de moins qu'un des plus grands albums de rock de tous les temps. On va tout de suite en écouter trois premiers extraits de cette petite merveille. Des extraits un peu moins connus du disque. Back in Black de Easy e a s y sur les ondes de la Radio Campus. La station des m i l a n g e s est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 891 FM. What do you do for money, honey? s Jusqu'à 17h. you C'est ici! On vient d'entendre trois extraits du disque Back i n Black de 1980. On vient d'entendre Shoot to Thrill,、euh, qui est, c'est un des plus grands classiques、euh, de, de, de, ces Australiens. Juste avant, on a entendu、euh, les pièces Giving the Dog a Bone et What Do You Do for Money, Honey. Des pièces un peu moins connues que les Hells, Bells,、uh, Back i n Black et You Shoot Me All Night Long. Toutes des pièces qui ont,、euh, qui ont été jouées à satiété à la radio et qu'on n'entendra pas aujourd'hui. Ça a tellement joué, même Céline Dion connaît You Shook Me All Night Long. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup rigoler、euh, mes amis ici à la station quand je leur ai montré、euh, la vidéo sur YouTube de Céline Dion qui chante You Shook Me All Night Long à Las Vegas. C'est vraiment grotesque et pas rock du tout. Ça vaut la peine de voir à quel point i l e est ridicule. Vous n'avez qu'à taper les, les, les mots Céline Dion et、euh, You Shook Me All Night Long sur YouTube et vous allez bien vous bidonner. Vous êtes à l'émission c l a s s i q c en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le huitième chapitre de la série consacrée à la discographie de ACDC. Je vous présente l'album Back in Black avec lequel ACDC sont devenus un des plus gros groupes de rock au monde. À l'été 1980, les magasins de disques étaient constamment en rupture de stock pour des exemplaires de Back i n Black. Ça a été un succès figurant qui a beaucoup marqué le monde du rock des trois décennies suivantes et qui continue à marquer la musique. On n'a qu'à voir le succès remarquable que le groupe Airborne récolte en ce moment pour s'en rendre compte. On va tout de suite écouter quatre autres extraits de ce petit bijou. Back i n Black, la pièce. Let me put my love into you. À l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la station des m é l a m a n e s est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 89.1 FM.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 La culture du divertissement. Les m â l léchés, Empreine Galactique, Palsalva, Apocalypse Nightclub, ils ont tous gagné les mardis de la r e l è e du Gambrius. Tous les mardis de 21h, viens découvrir des groupes qui ont du talent.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 へえへ crazy. Matt, en direct de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 C'est i c i on vient d'entendre quatre extraits de l'album Back i n Black de 1980. On vient d'entendre Rock and Roll Ain't Noise Pollution qui conclut l'album avec humour, une profession de foi rock and roll et une pièce que le groupe a interprétée à chacun de ses concerts pendant une bonne partie des années 80, du moins sur les tournées Back i n Black, f o r t h o s e About to Rock et Flick of the Switch. Juste avant ça, on a entendu les pièces Have a Drink on Me et Shake a Leg et au tout début du b l o c on a écouté une pièce sans équivoque Let Me Put My Love into You. Avant même que l'album soit sorti, les CDC sont repartis en tournée avec leur nouveau chanteur, mais cet empressement à reprendre la route a fait que les premières dates de concert n'ont pas eu autant de retentissement que si le groupe avait attendu de capitaliser sur le succès monstre qu'a obtenu Back i n Black. Ici à Montréal, le groupe est venu présenter son spectacle pour la première fois au Forum de Montréal le 23 juillet avec Street Heart en première partie. Et comme l'album Back i n Black n'était pas sorti, il est sorti au mois d'août. Euh, les Montréalais connaissaient en général uniquement ACDC à cause de Highway to Hell, ce qui fait que le forum était loin d'être plein, mais ça n'a pas empêché le groupe de donner une prestation tout à fait électrisante et à un volume vraiment incroyable et qui dépassait l'entendement. Angus Young avait déclaré un journaliste,、euh, une journaliste plutôt du défunt magazine l i f e qu'il était tout à fait convaincu que la, la place serait,、euh, remplie. Quand il reviendrait, ce qui a été exactement le cas à l'automne de 1981 pour la tournée f o r t h o s e About To Rock, qui en a jeté plusieurs par terre. Voilà qui complète cette petite présentation de l'album Back in Black, un des très grands albums de rock à avoir vu jour dans l'histoire du rock. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter le neuvième chapitre. Cette fois-là, je vais vous présenter des extraits de f o r t h o s e About To Rock. Bien sûr, c'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission r o c l a s s i q u e a c c o m p a g n é d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter deux de mes nouveautés de la semaine, mais tout de suite, on va poursuivre avec un petit bloc rock'n'roll et heavy metal. Dans un moment, on va entendre des Scorpions et Armored Saints, mais tout de suite, on écoute Scorpions, oui, c'est Scorpions à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la station d'événement des neufs e u l e à faire tomber du vrai rock. だからね。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 De védérans de Los Angeles, Armory Saint, avec l'excellente pièce Loose Cannon qui ouvre leur dernier et nouvel album, La Raza, q est paru il y a quelques semaines et qui marquait leur retour. Comme ça, après une absence de 10 ans, soit depuis l'album Revelation de 2000. Juste avant ça, on a entendu les Black Crows avec la pièce Kicking My Heart Around. C'est tiré de leur album By Your Side paru en 1999. Et au début du blog, on a entendu les Scorpions avec la pièce Raised on Rock qui ouvre leur dernier très bon album Sting in the Tail Scorpions qui, je vous le rappelle, seront en concert à Québec et Montréal. les 25 et, et 26 juin prochains dans le cadre de leur tournée d'adieu avec Cinderella en première partie. Vous êtes à l'émission Ecclésique a c c o m p a g n é e d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album du collectif allemand The Ocean, intitulé Heliocentric, paru il y a deux semaines. The Ocean, qui existe depuis une dizaine d'années et qui tourne autour du guitariste Ron Tap, un collectif qui a vu passer une quarantaine de musiciens depuis l'an 2000. The Ocean font une espèce de métal ambiant progressif qui met en opposition des passages atmosphériques à des motifs. Très lourd et extrême. À certains moments, la musique de The Ocean est très planante, alors que la minute d'après, on tombe sur un blast beat à la Bee and Moth. C'est un groupe assez difficile à cerner pour la plupart des gens. Ce s t pas pour tout le monde. J'avais bien aimé leur album précédent, p r e c r a m b r i a qui est sorti en 2007. Le nouvel album est dans la même veine, sauf qu'on y retrouve un nouveau chanteur qui s'appelle Loïc Rosetti. Il、euh, chante avec une voix vraiment très douce, ce qui contraste tout à fait a v e c son prédécesseur, Karsten Albrecht, qui grognait et ne dérogeait pas du style d'être、euh, traditionnel. Rosetti a l'air d'un vrai chanteur, lui.、Euh, le nouvel album, Heliocentric,、euh, c'est le premier. D'un projet、euh, concept de deux disques, dont le deuxième va a paraître p d'ici la fin de l'année. Il s'agit d'une observation critique du christianisme d'un point de vue philosophique et liocentrique. relate donc、euh, l'évolution des croyances chrétiennes du Moyen Âge à Darwin et de l'évolution de la science par opposition. aux croyances créationnistes. Certaines critiques que j'ai lues sont tout à fait dithyrabiques et font de cet album une véritable merveille. Question de vous en faire une idée. On va tout de suite aller en écouter un extrait, un des meilleurs et des plus accrocheurs, Swallowed by the Earth, de la formation The Ocean à l'antenne de la Radio Campus. La station des mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou 89.1. collectif allemand The Ocean avec une pièce tirée de leur tout nouvel album Heliocentric qui est paru il y a deux semaines. C'était la pièce Swallowed by the Earth. Pièce assez représentative du disque,、euh, même s'il s'agit,、euh, c'est une des meilleures aussi,、euh, mais c'est pas nécessairement、euh, une des plus extrêmes. Certaines critiques que j'ai lues euh, sur euh, le web et dans des magazines spécialisés sont tout à fait didyrambic, font de cet album une véritable merveille. Personnellement, je partage pas du tout cet enthousiasme. C'est très bien fait, avec soin, mais j'ai trouvé ce disque、euh, tout simplement par moment s ennuyant. v r a i m e n t plate,、euh, mais ça, c'est moi, c'est personnel. Et je suis convaincu que des gens vont trouver ça génial. Tant mieux pour eux, mais moi,、euh, je ne pense pas le réécouter. Il y a des trucs qui、euh, m'accrochent autrement plus que ça et qui sont、euh, sortis ces temps-ci. Par contre, j'ai bien aimé le dernier album studio des Canadiens, Three Inches of Blood, intitulé Here Awaits Thy Doom. Qui est sorti、euh, il y a un bon bout de temps.、Euh, les relationnistes du groupe nous l'ont fait parvenir à la station、euh, la semaine dernière et j'ai été agréablement surpris de ce disque. Three Inches of Blood, c'est un groupe de power metal de Vancouver qui existe depuis 1999. Ils ont été fortement influencés par la vague de m é t a l britannique du début des années 80. On se doute, entre autres,、euh, quand on les entend, qu'ils ont dû accrocher sévèrement sur Judas Priest,、euh, Iron Maiden、euh, par les similitudes et les références.、Euh, Euh, qui sont tout à fait évidents par rapport à ces deux groupes. Ça sonne comme du heavy metal anglais de la première moitié des années 80, genre Savage, Blitzkrieg, Satan. Ils ont fait leur marque、euh, Three Inches of Blood、euh, au niveau de l'underground avec leur premier album, Battle Cry Under a Winter Sun en 2002, un disque qui avait même reçu、euh, les faveurs de Bruce Dickinson à son émission de radio sur la BBC. Musicalement, c'est très bon et ça risque de plaire aux amateurs du genre. Ils étaient au Heavy MTL il y a deux ans. C'est au niveau de la voix que ça accroche. Auparavant, on retrouvait deux chanteurs dans Three Inches of Blood, c'est-à-dire Jamie Hopper et Cam Pipes. Un des deux a quitté et,、euh, c'est pas nécessairement le meilleur qui est resté.、Euh, c'est Cam Pipes,、euh, qui est resté. Et,、euh, c'est pas la plus belle voix du monde. En fait,、euh, ça a toujours été,、euh, ça, le problème de Three Inches of Blood.、Euh, les parties de voix qui ressemblent à,、euh, sérieusement, un croisement entre un chihuahua, une c o r n e t e t Udo Derschneider de l'époque de Accept.、Euh, c'est pas fameux et ça vient un peu gâcher l'ensemble. Mais la musique est bonne, elle. Je vous laisse en juger avec, l e s deux prochains extraits. L'album He ファイドーム !3 Inches of Blood! À l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la s e u l à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est f o u 8 9 f m c a a n d Inches e s Three i n of Blood, on vient d'entendre deux extraits de leur dernier album studio, Here Waits Thy Doom. On vient d'entendre r o c k a n d Hell et c'était précédé de l'excellente pièce All of Them Witches. J'ai bien aimé cet album, Here Waits Thy Doom, malgré la voix qui n'est vraiment pas terrible. S'ils avaient un vrai chanteur, le résultat d'ensemble serait vraiment fantastique. J'espère juste qu'au moins,、euh, il est un bon entertainer en spectacle. Ils seront en concert、euh, mercredi à Québec au Dagobert avec Goat h o r r et les Québécois Barn Burner. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre、euh, Three Inches of Blood, il、euh, y a la formation féringienne t i r qui seront au Fofun、euh, dimanche 2 mai. Mercredi 5 mai, oui, je l'ai dit, Three Inches of Blood.、Euh, jeudi 6 mai,、euh, Porcupine Tree seront au Capitole avec Big Elf et le lendemain, le vendredi, ils seront à la place des arts. C'est complet pour ce qui est du Capitole, mais il reste encore des billets, semble-t-il. Pour la place des arts, Them Crooked Vultures seront、euh, au pavillon de la jeunesse de Québec le mardi 11 mai et le mercredi le 12, ils seront au s e p t u m de l'Université、euh, de Montréal. Um, Simon g i r l f r i e n k e l s e r o n t au Centre b e l l le samedi 15 mai. Lundi 17, Dark Tranquility seront au f u f u n et、euh, ils seront à Québec、euh, le mercredi le 19 mai à l i m p e r i a l e n t r e les deux, il y aura eu、euh, le mardi 18 mai Coed、euh, et Cambria qui seront au m é t r o p o l i s、euh, Primal Fear, Southern Cross et Ice Vinland seront à l i m p e r i a l de Québec le dimanche 23 mai. Mercredi 26,、euh, Lacuna Kai seront au f u f u n é l e c t r i q u e Dimanche 30 mai, Hypocrisy, Blackguards, Car Symmetry, Hate et s c h w a c h b u c k l seront au Fofun et le lendemain, le mercredi, seront à l i m p é r i a l de Québec. George Throwgood et The Destroyer seront au Capitole le mardi 1er juin, le même soir que Nagelfar seront au petit campus de Montréal et le lendemain, Nagelfar seront à l'AJT de Québec. Mercredi 2 juin, Diane Fetus, Arsis et cinq autres groupes、euh, seront au Fofon électrique. George Trugood o sera à son tour à Montréal, au Metropolis, les vendredis, samedi 4 et 5 juin. Scorpions et Cinderella seront d'abord à Québec le vendredi 25 juin au Pavillon de la Jeunesse et le lendemain, le samedi, ils seront au Centre b e l l Et n'oubliez pas, Babe Ruth sera à Ottawa dans le cadre du Cisco Ottawa Blues Fest le vendredi 9 juillet.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 Qui était en spectacle la semaine dernière au Québec. Pour le moment, on va poursuivre avec encore un peu de métal. Dans un moment, on va entendre a m o n d a Marth avec une pièce qu'ils ont enregistrée avec les Finlandais Apocalyptica et qu'on retrouve sur leur dernier album, Twilight of the Thunder God. Mais tout de suite, on va poursuivre avec le groupe allemand Primal Fear qui sera, comme je vous l'ai annoncé il y a un moment, en concert à Québec le 23 mai prochain. ファンの皆さんは、私たちのしさんは、私たは、私たちの皆さんは、私たちの皆さんは、私たちの皆さんは、私たちの皆さんは、私たちの皆さんは、私たちの皆さんは、私たちの皆さんは、私たちの皆さんは、私たちの皆さんは、私たちの皆さんは、私たちの皆さんは、私たちの皆さんは、私たちの皆さんは、私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 过一次 Les Suédois Amonomarth et les Finlandais Apocalyptica avec la pièce Live for the Kill, le point d'orgue du très bon dernier album studio d'Amonomarth. Twilight of the Thunder God paru en 2008, pièce qu'Amonomarth ont interprétée lors de leur concert de la semaine dernière à Québec. Un excellent spectacle donné à guichet fermé à l'Impérial devant une salle comble très enthousiaste. Ils sont très appréciés par le public métal de Québec. Amon a m a r t h ils donnent une prestation très musclée et virile. Je pense que c'est le mot. Ça fait une soirée très virile, mais il faut croire que ça plaît un paquet de filles puisqu'il y en avait pas mal dans la salle. D'ailleurs, je lisais dernièrement que Amon Amarthe s t curieusement un des groupes de métal extrême qui attire parmi les plus gros auditoires de filles. D'ailleurs, dans une entrevue que j'ai vue avec des membres de Amon a m a r t h à la question, comment expliquez-vous votre succès a u Des filles, le chanteur、euh, Johan a répondu bien humblement que c'était tout simplement dû au x fait s qu'ils sont très beaux. <rire> en tout cas, il faut croire qu'il y a beaucoup de filles qui aiment bien les grands vikings barbus en bédène、euh, qui boivent constamment de la bière comme ça en vociférant, puisqu'il y en avait relativement dans la salle la semaine dernière à l i m p é r i a l Très bon spectacle celui de Amon a m d m t h Leur jeu de lumière est particulièrement au point. Juste avant Amon a Marth dans le bloc, on a entendu les Allemands de Primal Fear avec la pièce titre de leur dernier album, 16-6, six, six Times Dead, Before the Devils Know You're Dead, paru en 2009. Je vous rappelle que cette formation de power metal allemande sera en spectacle à Québec le dimanche 23 mai à l'Impérial. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Le concert de Amon Amarth est excellent, mais、euh, celui du collectif、euh, suisse e l v i t i qui ouvrait pour eux, était à peu près aussi bon. e、euh, l v i t i dont c'était la première visite à Québec, a p r è s、euh, plusieurs annulations ces dernières années pour toutes sortes de raisons. Ils ont été très bien accueillis et le concert a été、euh, très apprécié par l'auditoire,、euh, même si certains ont été un peu déçus du choix des pièces,、euh, choix qui était principalement centré sur leur、euh, tout nouvel album. Everything Remains as It Never Was, que je n'avais pas personnellement person eu la chance d'écouter auparavant, chose que j'ai fait depuis de nombreuses reprises. L'album qui est sorti en mars, j'avais bien apprécié leur deuxième disque, Slania, qui est paru en 2008 et qui mélangeait la musique traditionnelle celtique au black metal dans un contexte progressif. J'avais pas mal moins aimé le suivant, Arcane Dominion, qui est paru l'année dernière et qui était uniquement un album de folk rock acoustique et progressif. Je l'avais trouvé franchement plate et,、euh Euh, ça n'avait absolument rien de métal, à mon grand désarroi. Cette fois-ci,、euh, le nouvel album en est un de métal, dans la mouvance de, qui était Slania. C'est-à-dire,、euh, une véritable symbiose de musique folklorique traditionnelle et de métal qui allie à la fois des instruments comme la vielle à roue,、euh, la flûte, la cornemuse,、euh, le violon, à des guitares électriques et une batterie des plus percutantes et décapantes. Euh, et qui oppose aussi、euh, des voix de femmes、euh, au grognement、euh, d'outre-tombe du chanteur、euh, Christian Kriegel Klansman, qui est le leader du groupe,、euh, qui joue aussi de la mandoline et du tin whistle. J'ai bien apprécié cet album, à part la pièce Luke Dunon que j'ai trouvée、euh, tout à fait insupportable, mais qui, fort heureusement, est à la fin de l'album. Ce qui fait que quand je l'écoute, le disque, je m'arrête après la onzième pièce, la très bonne Sempiternal Embers. Question de vous en faire une idée. On va tout de suite en écouter trois extraits de ce nouvel album d'Elvite. Everything remains as it never was sur les ondes de ces fous. On vient d'entendre trois extraits du nouvel album de ce collectif suisse, Everything Remains as It Never Was. On vient d'entendre Cough the Raven, précédé de Kingdom Come Undone. Et au début du bloc, on a entendu la pièce n i l avec laquelle le groupe o u v r t son concert du vendredi 23 avril. à l'impériale, n première partie des Suédois, Amon o m a r t h On peut pas dire que e l v i t i ont volé la vedette à Amon o m a r t h ce soir-là, mais on peut dire qu'ils ont été très, très appréciés du public de Québec. Excellente soirée que j'ai passée avec e l v i t i et Amon o m a r t h Ça valait le d u p l a c e m e n t 16h51, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Ceux qui écoutent en direct le vendredi,、eh、bien, les palmarès vont suivre dans un moment avec mon ami Mathieu Plante, suivi à 20h de mes amis, les lutins, mes autres amis, les lutins de l'enfer. Si vous écoutez la reprise de mardi, eh bien, c'est moi-même qui vais suivre dans quelques minutes puisque à 19 h je vais animer l'émission de Power Metal et de Metal Progressif, La Brique et le Fanal, en remplacement de Michel Proux, qui a dû s'absenter de son émission, pour les mois de mai et de juin. Je vais donc la remplacer et, vous présenter de l'excellent m e t a l mélodique jusqu'à 21 h jusqu'à l'arrivée de mon autre ami, le Dr. Pendragon. La semaine prochaine, avec l e s s je vais vous présenter、euh, au moins une nouveauté,、euh, celle de, de la formation de Power Metal, Rage. Euh, je vais aussi vous présenter un groupe de hard rock a m é r i c a i n o b s c u r du début des années 90, du nom de Mindfunk. Je vous laisse avec une dernière pièce tirée d'un album que j'écoute beaucoup ces temps-ci et que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Celui des Norvégiens de Bart Nager, intitulé Universal, paru en février. Je vous laisse avec la pièce Havoc qui ouvre le disque et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain.